dessé en français Le brahman paresseux Il était une fois un brahman dans un village Il vivait là avec sa femme et ses deux enfants Le brahman vivait sa vie d'une manière très différente Chaque matin, il se réveillait, prenait un bain près du puits, revenait à la maison, prenait sa nourriture et se rendormait Le brahman avait tout dans la vie Il avait une grande ferme. Là, il cultivait diverses sortes de fruits et de légumes. Mais il avait une très mauvaise habitude. Le brahman était un homme très paresseux. Sa famille était toujours très inquiète parce qu'il ne travaillait jamais et continuait à dormir toute la journée. Vas-tu dormir encore Allez, réveille-toi Tu dois aller à la ferme aujourd'hui. Toutes nos récoltes seront gâchées Mais tous les efforts pour le réveiller étaient inutiles. Le brahman ouvrit un œil, sourit et se rendormit. Oh, il est inutile d'essayer de le réveiller. Je vais aller à la ferme moi-même voir si tout va bien. Ce n'est pas possible, ça, quand même. Ouais <rire> Peu de temps après... Les enfants commencèrent à faire du bruit dans la maison, ce qui a réveillé le brahmane et il commença à jouer avec eux. De son côté, alors que la femme du brahmane revenait de la ferme, elle rencontra un sage. Elle l'invita à revenir à la maison pour manger. « Oh, cher Gouroudji, je n'ai pas eu l'honneur de vous revoir depuis si longtemps. Vous devez venir à la maison avec moi. S'il vous plaît, donnez-moi l'opportunité de vous servir à manger. » Vous êtes très généreuse mon enfant. Que le Seigneur garde ses bénédictions sur vous. Allons-y. Tandis que la femme du Brahman rentrait à la maison avec le sage, elle vit Merci Seigneur, il est réveillé. Regarde qui est venu à la maison. Dès que le Brahman vit Guruji, il sortit immédiatement pour l'accueillir. Le mari et la femme servirent très bien Guruji. Ils lui donnèrent de la bonne nourriture à manger. Après le repas, le brahman s'assit et commença à masser les pieds de Gouroudji. Le sage était très satisfait de leur service et de leur esprit. Il demanda ensuite au brahman de faire un vœu. « Dis-moi, mon enfant, as-tu un souhait Je vais t'accorder n'importe quel souhait que tu as. »« Gouroudji, je n'ai qu'un seul souhait !» Je ne veux plus jamais avoir à travailler. Je souhaite que quelqu'un fasse comme par magie tout mon travail. Bien. Je vais accorder ton souhait. Mais rappelle-toi, vous devrez le garder occupé tout le temps. Il ne doit jamais rester inactif. Bien sûr, Gouroudji. Je me rappellerai de cela. Après avoir accordé son souhait, Gouroudji bénit le brahman et s'en alla. Dès qu'il partit, un gros monstre apparaît. <rire> Maître, je suis à votre service. Vos désirs sont des ordres. Euh... Dites-moi tout ce euh... que je peux faire pour vous. Très bien. Fais quelque chose pour moi. Sors et arrose la ferme. Le monstre disparut immédiatement. <rire> Le brahman était maintenant très soulagé. Il n'avait plus à aller travailler. Après un certain temps, le monstre apparut à nouveau. Ah. Ah. Ah. Ah, ah, ah, ah. Maître, le travail que vous m'avez demandé de faire est terminé. Que puis-je faire d'autre Donnez-moi plus de travail. Quoi Tu as arroser toute la ferme en si peu de temps Quel autre travail puis-je te donner maintenant « Il faut me donner du travail, maître. Sinon, je vous mangerai. » Le brahman avait maintenant peur. Il donna immédiatement un autre travail au monstre. « À présent, va vite labourer tout mon champ. »« Très bien, maître. Je vais faire vite et revenir dès que possible. » Lorsqu'il partit, le brahman se calma et réfléchit. Il faut beaucoup de temps pour labourer un champ en entier. En attendant, je vais savoir le temps de manger un petit peu. Le brahman s'assit avec sa femme et ses enfants pour manger. Mais juste à ce moment-là, le monstre est apparu. Quoi? Tu es déjà de retour? As-tu déjà labouré tout le champ? Oui, maître. Que puis-je faire d'autre? Donnez-moi autre chose à faire. Travaille, travaille, travaille. Quel travail puis-je encore te donner Viens maintenant, viens ici et joue avec ma tête. Dès qu'il dit ces mots, le monstre commença à jouer avec la tête du brahman. Oh, mais il est devenu fou Que quelqu'un l'arrête Sinon, il va me casser la tête. Qu'est-ce que je vais faire maintenant Quel travail est-ce que je peux lui donner Comment puis-je me débarrasser de lui Si tu veux te débarrasser de lui, je peux t'aider. Mais tu devras me promettre quelque chose d'abord, d'accord J'espère que tu seras d'accord, Brahman. Euh, oui. Dis-moi vite. Ma tête va bientôt exploser. À partir de maintenant, tu devras faire tout le travail toi-même. Oh, OK. Je suis d'accord. Maintenant, s'il te plaît, aide-moi à me débarrasser de lui. Écoute Arrête de jouer avec sa tête Fais quelque chose Notre chien, Moti, il a une queue tordue Alors va la remettre droite Vos désirs sont des ordres Je vais le faire tout de suite amusé de voir dans quelle situation se trouvait son mari, la femme commença à rire, <rire> Je t'ai toujours prévenu Je savais bien qu'un jour tu devrais le payer d'être aussi paresseux Maintenant, est-ce que tu comprends Oui, j'ai eu ce que je méritais. Mais il va redresser la queue de moty et être bientôt de retour. Qu'est-ce que nous allons faire? <rire> enfin, qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un a-t-il jamais été capable de redresser la queue d'un chien? Crois-moi, il passera tout son temps à essayer de le faire. Mais le travail ne sera jamais fait. <rire> <rire> tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. À partir de maintenant, je ferai tout mon travail par moi-même. Je ne compterai jamais plus sur personne. <rire> oh, Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi riez-vous tous, les enfants Non, rien. Nous rigolons tous à cause du brahmane paresseux, c'est tout. Ah D'accord. Donc maintenant, vous savez quel est le résultat de ne pas faire votre travail par vous-même? Maintenant, dites-moi, êtes-vous tous d'accord pour faire vos devoirs par vous-même? Ou vous souhaiteriez peut-être également que quelqu'un d'autre les fasse par magie pour vous? Hum? Jamais! Hihihihihihihi! <rire>